Le Quartet d'Amour Abraham, donc ce soir au Jazz Club de France Musique, à Jazz sous les Pommiers, à Coutances, dans l'une des grandes salles de ce festival, la salle Marcel-Ely, qui est absolument comble ce soir. Une équipe envoûtante avec de la clarinette basse, des percussions orientales, une basse électrique et le oud danois brême. Nous sommes toujours à Jazz sous les pommiers, pour ne pas dire Jazz sous les palmiers, ce soir donc à Coutances au Jazz Club de France Musique. Merci beaucoup. Klaus Gesing à la basse clarinette. Yor Meijer à la basse. Khaled Yassine, Bendir et Delbouca. Anwar Brahem en quartet, que à Coutance on a déjà vu, ce n'est pas du tout un inconnu, puisqu'il était venu il y a quelques années, c'était en 2007, avec des volants des John Serman un trio très jazz, très ECM, qui revient ici avec un projet différent, lent, méditatif et épuré, avec souvent d'ailleurs des préludes en solo, je crois qu'on va en entendre un au début de ce morceau. Abraham, un instrument proche du blues, parfois avec des altérations tout à fait particulières et cette volupté d'être juste à côté de la note. Il est donc avec une clarinette basse, celle de Klaus Kessing, Björn Meyer à la basse électrique, Khaled Yassine aux percussions orientales. Jazz Club qui ce soir nous emmène vers le sud et un petit peu vers l'Orient. C'est du août, celui de Hanoua Abraham, qui est donc avec Klaus Gessing a une basse, Björn Meyer, basse électrique, Khaled Yassine, percussion, tout ça à Jazz sur les premiers, à Coutances pour le jazz club de France Musique. Thank you. Merci encore à Noir Brahême de nous avoir accompagnés pour tout ce Jazz Club qu'on a enregistré au Festival de Coutances Jazz sous les Pommiers. à Noir Braham qui était déjà venu donc ici et qui est revenu enchanter un public extrêmement enthousiaste et extrêmement nombreux, je vous le dis, dans une salle Marcellelli qui était pleine à craquer où nous avons pu donc enregistrer autour d'Anwar Brahem, et de son Klaus Gessing à la clarinette basse, Björn Meyer à la basse électrique et Khaled Yassine tantôt au darbuka, tantôt au Bendy. C'était donc ce Jazz Club de France Musique dont toute l'équipe vous souhaite une excellente nuit, c'est-à-dire Benoît Gaspard, Yvan Charby, Pascal Bress, Patrick Lérissé, Emmanuel Lacasse et Yvan Amar. Et nous serons la semaine prochaine à l'écoute d'un jazz plus européen peut-être avec un grand trompettiste qui est Enrico Rava. En attendant, il est temps de rejoindre Gérard Pesson qui nous prend par la main pour nous emmener dans son boudoir.